Et hey, welcome tout le monde. C'est parti en direct jusqu'à midi. C'est le morning de l'été. Je suis ravi de vous retrouver. Je m'appelle Alex. On est parti ensemble pendant deux heures. Je vais vous réveiller évidemment avec du bon son dance floor, des actus, de l'horoscope, des infos insolites, de la météo. Bref, on est parti pour évidemment deux heures de son dance floor non-stop pour bien vous réveiller. Bon réveil avec le son de Radio XL dans les oreilles et le tout nouveau 21 Pilots pour bien démarrer cette matinée. Bienvenue. Peace in the sun's peace of mind I know it's hard sometimes Yeah, I think about the end just way too much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 un max de soul. Non, ce sont le tout nouveau One World à l'instant En direct, jusqu'à midi, c'est le morning de l'été Dans moins de 3 minutes, et c'est votre horoscope Du jour en ce mercredi évidemment On sera un petit jour également euh, côté ciné Aujourd'hui parce qu'évidemment il y a des sorties en salle On en parle dans moins de 3 minutes mais avant ça La dernière bombe de Willy William, j'adore ce son ah, Chris Cab, ça s'appelle Paris On en direct, jusqu'à midi, c'est le morning de l'été Si vous voulez réagir, hashtag Morning morninggrasmix Bon réveil J'ai troqué ma boîte,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 Ce sont Willy William à l'instant, Christian Paris. On est en direct jusqu'à midi. Et on rejoint David pour Les béliers levés du mauvais pied, mais fait view de vous et de votre impulsivité. Inutile de partir au quart de tout. allez donc passer vos nerfs ailleurs. Les taureaux, ciel bleu turquoise pour vous aujourd'hui, c'est carrément la fête au village. Au jeu de l'amour et de la sensualité, vous serez les grands gagnants. Les gémeaux, laissez-vous porter par la vie sans rien forcer. L'heure est à vous chouchouter, ralentissez, offrez-vous une douceur, vous en avez besoin, les cancers, la lune squatte votre ciel pour le plus grand bonheur de votre joli cœur, multipliez les rencontres. Les lions, vous ne serez pas toujours facile à convaincre aujourd'hui, encore moins assez dur, allez donc vous recharger les batteries au soleil, dans l'idéal. Les vierges, la grande affaire du jour, c'est l'amour, si vous n'êtes pas déjà « crazy in love », la roue pourrait bien tourner, la chance est de votre côté. Les balances pas vraiment au top, vous allez aborder la vie sans humour. Oubliez les remises en question pour aujourd'hui, concentrez-vous sur vos obligations. Les scorpions, la route est libre et les projets en commun, on le vent en poupe. Montrez-vous un peu coopératif et vous aurez le sourire. Les sagittaires, rien à signaler à l'horizon de cette journée sans surprise. Le libre arbitre s'invite chez vous, alors profitez-en pour collecter des pensées positives, elles se concrétiseront. Les Capricornes, votre âme romantique va vous transformer en amoureux transi. ne laissez pas passer votre chance. Les Verseaux, faites-vous une raison, le printemps n'est pas votre saison, en attendant votre tour, relevez les manches et mettez-vous au travail. Et puis les poissons, voilà une belle journée, vos au gré de vos inspirations, vous serez tout à fait heureux. L'astro top. Yes. Radio, Miflore. Radio Miflore. Mais le smile direct, ce sont un Bob Sinclair à l'instant. En direct, jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Et le tout nouveau Black M, c'est Nusclure à MXLor. C'est uniquement pour vous. Je suis chez moi. C'est son nouveau titre. Il arrive dans moins de 3 minutes. On s'en joint ici. En direct, jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Welcome tout le monde. Ici, en direct, jusqu'à midi. Radio Mix C'est l'histoire de Luc qui, arrivé à la piscine, s'aperçoit qu'il n'a pas son maillot de bain et ses lunettes de natation. De Clara qui n'a pas eu le temps d'acheter son bonnet de bain. Ou encore de Nathalie qui a oublié les brassards et les couches bébé-nageurs de son fils. Mais tout cela, c'était avant l'arrivée des distributeurs automatiques de natation Swind. Top Sec équipement propose un concept exclusif. Swind, le distributeur automatique d'articles de natation de qualité, à prix très attractif, disponible dans toutes les piscines de France. Youhou Info sur la page Facebook Top Sec Équipement. Top raison numéro 2 d'être Sam ce soir. De ta soirée, tu te souviendras. Allo, c'est Chloé. Oula, ça, ça va Chloé? Euh, je ramasse un peu d'hier là. Merci de nous avoir amenés d'ailleurs. Et dis-moi, le tatouage de salamandre sur mon front, là, il part au bout de combien de temps eh ben, Je crois qu'elle est pas temporaire, ta salamandre. Quoi mais, Tu voulais une salamandre éternelle. Mais, mais comment je fais, moi, pour mon entretien demain Ah bah Je sais pas, t es, t es, bah, tu te fais une frange. Et la prochaine fois, tu seras Sam. Allez, bonne chance pour demain. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Radio Mix Mixflor. -Mix quand il fait chaud, on pense qu'il est trop tôt. Et quand il fait froid, on réalise qu'il est déjà trop tard. Euh, ouais. Alors, pour mieux vous chauffer l'hiver prochain, prévoyez dès maintenant votre conduit et sortie de toit cheminée Pujula. Confort et économie Le bonheur appartient à ceux qui s'équipent tôt. Votre projet de chauffage sur Pujula.fr. <rire> Radio Mix un max de son Un max de son monde me regarde. À travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi, mais mon papa, lui, pourtant, se méfie est d'elle. Est-elle fidèle? La France est belle, mais elle me regarde de haut comme la Tour Eiffel Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les ailes J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle Je sais qu'elle m'aime, je suis français Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée L'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, je Marianne. préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. Je t'invite à manger un bon mafet chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Moi, chez, moi, chez, moi. Chez, moi, chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que soit ma fiancée, chez moi, chez moi, peut-être parce qu'il me trouve trop foncé, chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je m'élangeais, je suis français, Jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de monsieur Diallo, éternellement insatisfait. À suivre. Radio Flor un max de son dance floor. Il -A dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à quoi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a du mal done Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui y pardonne J'entends des bruits de couloirs au loin qui résonnent Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne Laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne Non, tu n'as pas idée, c'est chaud Pourquoi verbaliser, L'ambiance est validée a B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 Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse les croire, laisse les acter. De bonnes hypocrites on gravé les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. C'est pas l'art, je le mensonge. Ça y est. Non, tu n'as pas idée. Pourquoi verbaliser? L'ambiance est validée. Est jeu. Le terrain validé. Jeu. Laisse les parler. J'ai les oreilles d'ici, le les tout le monde ailleurs sur Radio Mixplore. Radio Mixplore, le DJ Benjamin Braxton à l'instant en direct avec nous jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, n'hésitez pas à vous réveiller avec évidemment du bon son Dancefloor, on enfin, fait un petit tour du côté des infos, c'est dans moins de 3 minutes, mais avant ça, AMT, j'adore ce son, Kelly You name en direct, jusqu'à midi, c'est le morning, bon réveil avec Radio Mix Radio, -explore. Radio -explore. We'll stay together, always. Stay. No matter what they say, yeah, we'll live a life the same way. Let's stay together always. We'll love each other, I swear. No matter what they say, yeah, we'll live a life the same way. Keep it low, take it slow. We keep it on, don't you go. David, 10 h passées de 30 minutes en direct pour les infos insolites jusqu'à midi c'est morning Une insolite qui nous emmène aujourd'hui à Helsinki, en Finlande bien sûr Où la chaîne de restaurant Burger King a installé un spa dans un de ses restaurants, un spa insolite inauguré en novembre dernier, qui peut accueillir jusqu'à 15 personnes selon les médias locaux. Situé dans la capitale finlandaise, ses clients qui commandaient de la nourriture peuvent profiter donc des installations que sont le sauna douche, les vestiaires aussi. Il y a également une console de jeu et une télévision. Vous pouvez tout faire en même temps si vous le souhaitez. C'est sans doute l'endroit idéal hein, si vous avez envie de suivre immédiatement après avoir ingéré un gros burger, voilà de suivre une petite thérapie rapide pour perdre éventuellement un petit peu de calories en tous les cas. C'est un restaurant insolite. Vous l'aurez compris à Helsinki, en Finlande, à vie aux plus gourmand bien sûr. Czy jest C'est ça qui est bon, Nice qu'à l'instant, Mustapha Jefferson, on est en direct hein, évidemment jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, c'est comme ça que ça se passe. Et puis dédié à Tommy, mon pote là, qui, euh, qui sort le jeu, il n'y a pas de souci, je partenaire officiel de Flor. nous on est là, on bouge pas. Et puis le Soprano hein, qui est en concert à partir du mois de septembre, qui démarre sa tournée, il sera le 30 septembre du côté de l'Accor la Arena à, à, à Paris, ça va être juste énorme. On est en direct, et ben, justement son nouveau son, ça s'appelle En Feu. à l'équipe du Brésil. Je en feu. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'suis en feu. J'ai sorti le en gros gamin, ce soir je suis prince de la biche Je en J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Je suis en feu. Ce, ce soir je suis intouchable je danse comme au Marsi. Je suis en feu. Le, le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. Je suis en feu. Le le me dis tu me fais passer boom dans la nuque Je suis en feu. de la piste, fais une grande écarte de vandale. Je suis en feu. <rire> je sens que je vais prier ce soir je marche sur. Le Kibb d'Algérie, un coupe du monde au Brésil. Je suis Ce soir je suis un warrior. Rappelle-moi Stephen Curry. Fleur, je suis un sors de deux heures de sport. Amène-moi tes tirines. Ce soir, je suis un fou. Te sorty me joue pas, mais je repars avec les trompées. Je suis un fou. Tu m'appelais Kiriku, ce soir, je suis John Krofy. Je suis un fou. Comme la soeur de Piancé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Je suis un fou. comme les trois petits à 6h du matin sur mon lit. Un je sens que je vais prier. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien père. Si tu me parles, rien père. Si tu me touches rien I'll put un max de sonnette fleur Zdjęcia, Le son de l'été en direct Dairo et son titre Bailar. On est là ensemble jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Je m'appelle Alex et je vous accompagne évidemment avec les meilleurs sons Dance Floor, Kenji Jiracle de nouveau. Ça débarque dans moins de 3 minutes. Reste avec nous Radio Mix, -mix Club.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 c'est Madame Millefotte, la mère de Jean. Ah, euh, bonjour, madame. Je vous remercie d'avoir sauvé la vie de mon fils hier soir. C'est normal, madame. Non, pas boire et ramener ses amis sains et saufs après une soirée, c'est très courageux. C'était mon job, madame. Isabelle. <rire> ok, et Isabelle, moi hier, c'était Sam. Sam mmh. Pourquoi Sam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 Mi sonrisa mi El cielo me lo regaló Me sigue noche y día En la sombra me llega el sol Mi fuerza Mi sonrisa Aquí te lo regalo yo no Comparte una sonrisa Viva, no le das tu sabor sonría la vida Mis ojos son mi ventana Mi corazón abierto mi voz que te llama Amigo mío apúrate Con los hermanos es más alegre Cuando los días son duros, con una sonrisa se quebran los muros, mi cariño, acercarte Un secreto voy a contarte y por esa mi sonrisa el cielo menor lo regala. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor, un max de son Dance Floor. Floor Un max de son Dance Floor. sur la scène du tout c'était cashmere à l'instant avec Will card on en direct jusqu'à midi c'est le morning de l'été je vais pas la laisser. on est parti pour deux heures de son dance -Lore. ensemble et on rejoint tout de suite david dans le studio parce qu'on est mercredi et mercredi C'est linfo évidemment. On dirait jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Reste avec nous. Et en sortie cette semaine, le film Insaisissable 2 de John M. Chu, avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, encore Woody Wilson. C'est un thriller, un film d'action. Également une comédie sur certaines touches qui nous vient donc d'Amérique, des états unis Un an après avoir surpassé le FBI et acquis l'admiration du grand public grâce à leurs tours exceptionnels, Les quatre cavaliers reviennent pour le retour sur le devant de la scène. Ils vont dénoncer les méthodes peu orthodoxes d'un mania de la technologie à la tête d'une un, vaste organisation criminelle. Ils ignorent que cet homme d'affaires, Walter Mabria, a une longueur d'avance sur eux. Elle est conduite dans un piège, il veut que les magiciens bra braquent l'un des systèmes informatiques les plus sécurisés du monde. Pour sortir de ce chantage et déjouer les plans de ce syndicat du crime, ils vont devoir élaborer le braquage le plus spectaculaire jamais conçu, bande-annonce. On m'accuse d'être un manipulateur. Contrairement aux êtres humains, ce que je vais essayer de contrôler maintenant est très facile à manipuler. Stop. Et on remonte. Vous pensiez qu'ils avaient disparu pour toujours Je vous demande d'accueillir les quatre cavaliers Et moi, je suis la cavalière Wouhou Ouais Ouais Non Vous entendez les cavaliers, vous récolterez ce que vous avez semé. Et vous serez les premiers étonnés. Les maîtres de l'illusion dans un tour de magie planétaire. Tout le monde sort de scène. On a sauté d'un toit à New York Et on a atterri en Chine. Comment c'est possible Quelqu'un a fait plus fort que nous, ok Je sais pas comment. Oui, vous êtes tombé dans un piège. -da c'est la clé pour accéder à tous les systèmes informatiques du monde. Je veux que vous la voliez pour moi. Tournez-vous. Hey, Je peux le faire toute seule. Où sont les cavaliers Avec ce numéro, on va rentrer dans l'histoire. Merci de votre accueil. Il n'y a pas longtemps, on s'était piégé. Salut La réalité est toujours plus compliquée qu'il n'y paraît. A noter que vous retrouvez aussi Daniel Ratliff dans ce film Insaisissable de sort Donc cette semaine autre sortie Une animation, de comédie plutôt sympathique Comme des bêtes réalisée par Yaro Cheney et Chris Renault, La vie secrète de nos, de nos animaux domestiques Et puis autre sortie La couleur de la victoire, drame biopic Un film historique également de Stephen Hopkins Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro-américain issu du milieu populaire, se prépare à concourir aux Jeux d'été de 1936 à Berlin. C'est dans ce film qui s'intitule donc « La couleur de la victoire » sort cette semaine. <musique> <musique> <musique> I'm at a head playhouse 10 bottles, 10 more move her ass to the tempo. Mm -hmm. Is you really with the shit though? shit though? Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne And vodka Goons will be if they need a pile up Fuck niggas, hate real niggas Get money, get money All motherfuckers that's oh. Baby, drop it to the ground like yes, bitch yeah. Back it up like yes, bitch. bitch yeah. After the blow, I smash it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 alors ce sont en direct Alvaro Solaire On est là ensemble évidemment C'est sur Radio x que ça se passe Et puis évidemment jusqu'à midi Vous pouvez lâcher vos messages Sur Facebook, sur Twitter Hashtag Morning Radio x Et nous on continue avec le nouveau Souffle J'appelle Mia Culpa Elle me dit qu'elle eh, eh. qu veut tout lâcher eh, eh. Même pas le temps de lui expliquer, eh. C'est le temps qui court. Mm. Pour tout ce pas je suis désolé. Eh eh. Encore une fois j'ai tout caché. Eh, eh Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui C'est le temps qui court. C'est le temps qui Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Oh, c'est le temps qui court. Eh eh. Mais à coup Mais elle coule pas. Je lui dis qu'elle m'a fatigué, eh, C'est à cause d'elle que je vais tout lâcher Eh Je sais pas comment lui expliquer Eh eh Un jour je finirai par m'embarrer Eh Mais c'est le temps qui court Cours cours cours Mais c'est le temps qui court Je suis désolé, eh, ją złamałem. Ale to czas płynie. Ale eh, czas płynie. Ale to czas płynie. Ale to czas płynie. Ale Dziękuję. Lopez à l'instant en direct jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Soyez les bienvenus et bon réveil avec le son de Raduicflore dans vos oreilles. Et tout de suite, on rejoint Maxime dans les studios pour faire un petit tour du côté de la météo parce que c'est vrai que le temps est gris. Alors j'espère que c'est pas pareil en France, j'espère qu'il fait beau du côté de chez vous. Allez, la météo, tout de suite. Météo. Bonjour à tous, voici la météo de ce mercredi 27 juillet. Ce matin, le temps se dégrade près de la Manche avec quelques gouttes, pas mal de grisailles au pied des Pyrénées. Partout ailleurs, c'est du temps sec et ensoleillé avec un peu de mistral et de tramontane sur le sud-est. Les températures ce matin, de 11 à 15 degrés sur la moitié nord au réveil et de 15 à 24 degrés sur la moitié sud dès le lever du jour. Cet après-midi, toujours chargé entre la Bretagne et les Hauts-de-France, quelques orages sur les montagnes entre les Alpes et la Corse et temps estival partout ailleurs avec des températures qui partiront de 18 à Cherbourg à 28 degrés à Strasbourg sur la moitié nord et de 24 entre les deux tours de la Rochelle à 33 degrés à Perpignan. C'est une petite baignade vous tendre cet après-midi. Comptez une eau entre 17 et 18 degrés sur les plages de la Manche et Bretagne. 20 à 22 degrés sur l'arc atlantique et 22 à 24 degrés sur les plages méditerranéennes. Très belle journée à l'écoute de Progo. À mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi Donné un sens à mais pourquoi tu as tué la paix. C'est Tal, t'écoutes mon nouveau son sur Radio Mix Radio Mix Un max de son dance floor L'impression D'une vie dans le noir L'ennui éteint Tous nos espoirs Inconscients à l'instant on Radio Explore jusqu'à minuit. c'est le morning, ça se passe comme ça, on s'en évidemment dans quelques instants. On est là ensemble, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag Morning, Radio explore à tout de suite. Radio, -Mixplore. Radio -Mixplore. Un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 Sex. Mm. <laughs> <laughs> is unbelievable I wanna do it again I'll eat you like a cannibal Sweet like cinnamon On en direct jusqu'à midi, c'est le mardi de l'été. Soyez les bienvenus, tout le monde. Les bourrins vieilles, je m'appelle Alex et du lundi au vendredi. Ça se passe comme ça, évidemment, avec du bon son Dancefloor des infos, de l'actu et l'Euroswap évidemment, qui redémarque dans moins de 5 minutes si vous l'avez raté en première heure. Mais avant ça, un son que j'adore, Vita, Joule, quand ils se mettent ensemble, et eh ben ça va aller, et eh ben bah, ça va, ça le faire en direct. Leur titre, ça va le faire en direct jusqu'à midi. C'est le morning Gradu Explore. Welcome, tout le monde. Quand je parle, je fais. Et c'est vrai, j'essaie, tu crois que j'en fais trop On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait, je me dis quand j'en sais trop Ils m'ont fatigué, ils sont pleins de salider, sans que m'analyser, moi je tiens toujours ma parole oh, nanana, nanana. Ils m'ont fatigué, sont en train de s'alider à trop m'analyser. moi je tiens toujours ma parole Toujours ma parole vas y laissez parler, pas y laissez faire Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. J'aime plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des ton mal parés, dans deux sales affaires. Mon marche à la folie, j'ai ça les dérange. J'ai ça les dérange. C'est qui pense en tempo. Mon marche à la folie, j'ai ça les dérange. J'ai ça les dérange. C'est qui pense en tempo. On en a rien à foutre. Pas de, pas, de, pas de bluff pas d'effet On est comme on est. Pas que j'en fais trop On alibère en vrai Je regarde trop la télé On a d'autres défauts Ils m'ont fatigué font plein de ta l'idée Fantasme analysée Moi je tiens toujours ma parole Ils m'ont fatigué Front de sa idée à trop m'analyser Moi je tiens toujours ma parole Toujours ma parole Vas-y laisse les parler Vas-y laisse les faire Moi je vais pas m'en aller Je vais pas me laisser faire je ne traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potes ton mal paré, dans deux sales affaires. Nous marchons à la fois, j'ai ça les déranges, j'ai ça les béranges, Je j'ai qui pensent au dos. nous, nous marchons à la fois, j'ai ça les déranges, j'ai ça les béranges, Je j'ai qui pensent au dos. on en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour elle, non, je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle et ça rigole, on oh Dieu nos promesses nos paroles. Et quest peut te que peut te foutre. Que ça peut te foutre Nous on va tout en vient. On va tout en vient. Rien à faire, je traverse ma route. Je, je marche à, à la parole. À la dit elle sait parler, pas dit -y, laisse les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potes mal parlé, ont de sales affaires. Nous on à la parole. C'est ça les dérange. C'est ça les dérange. sais qui passe en manteau. Nous on à la parole. C'est ça On marche oh, Radio Mixfloor. Radio Mixfloor. Un max de son dance floor Un max de son dance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 Je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Laisse-moi faire mes affaires. Je te laisse faire des efforts. Puis t'as tout foutre en l'air. Ouais, au fond, je me de Ritz à l'instant je m'en fous et si vous l'avez retourné en première heure avant on rejoint David pour l'horoscope 11 h passées de 34 minutes on est en direct c'est le morning de l'été jusqu'à midi Notre table. Notre table. <rire>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 Take my eyes off it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. J'adore ce sont Justin Timberlake, on est là ensemble évidemment jusqu'à midi, c'est le morning de l'été évidemment ça se passe comme ça Et on va se mettre en mode pa pa pa pa et eh bah oui évidemment on entend parler des MHD derrière avec Afro Trapa Partie 4 Partie 4 Allez on en jusqu'à midi pour s'enjoyer en mode dance jusqu'à midi Si vous voulez réagir sur Twitter sur Facebook Hashtag morning Radio explore. on est là on est bien à la cool ah. Le rap c'est pas le temps pour ce nègre botte parra, les parras, tu manes ton ca, le peu le nfso à la poche parbal, tu veux le texte, tu es quartier, les petit qui parlent moi la face tu es parté, tu es peut être armé, c'est les brava, dans sur les fils de pute qui parle même des lettres gars. ces hommes foireux qui passent au ma, c'est pas ta menti, C'est pas tige je pêche que n'est pas mon salaire mais je parle des boutiques. On m'a dit qu'à foutre être la concurrence voit que des abrutis, tous là pour le même pute. Mais bonne victoire et tu fais le Fais le bouffe le mou, le mou, fais-le mou le mou, fais-le mou, fais le mou, fais le mou le fais le mou, fais le mou, fais le mou, fais le mou, laisse le c'est jaloux, laisse le coumer la mala c'est pour nous Ils diront MHD, il est relou En tant que parti le mec nous a chez vous Et là doucement sur vos côtés Qui me suivent le sur Twitter Ma chérie me presse pas l'amour et tu as Il catigné c'est ça qui me fait plaisir Tous ces enfants échecs qui passent au Maroc c'est pas ta mentir Dziepadki, dziepę, dziepę, dziepadki, dziepadki, dziepadki, dziepadki, dziepadki, dziepadki, dziepadki, dziepadki, dziepadki, dziepadki, dziepadki, dziepadki, dziepadki, dziepadki, Jusqu'à midi c'est le morning de l'été, encore un petit quart d'heure là, profitez hashtag Morning Radio on est là ensemble, on bouge pas, on s'en joint dans quelques instants avec le nouveau son du collectif BTC, j'adore, j'adore, ça s'appelle OEOE, ça arrive dans moins de 3 minutes, restez avec nous en direct, on bouge pas. Radio Mix Flore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 le taxi en direct jusqu'à midi, voilà, c'est déjà l'heure de vous quitter, on se rejoint évidemment demain pour jeudi, 10h midi en direct, dans le monde l'été, on se quitte avec Aluna George Ciao, bonne app' et à demain Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez, je ferai tout pour t'accompagner. Quel moment je suis borné. Je suis bien dans ma bulle. Allez, allez, allez. J'en ai plein soldo, eh ouais ma puce d'être une rambo Ça va faire 6 ans qu'on met des combos Je manie les mélo oui voilà non. Tu te c'est pas un complot Oh Olema Olema Sauf les mecs et on va les mains Olyman Palma Ça, en baléman. Baléman, baléman, baléman. Baléman. ça façon à la les Olema Sauf les mecs et on va les mains Ça, en baléman. Baléman, baléman, baléman. Baléman. ça façon à la pas avant minuit Ferme vivre une Avant sur la piste les yeux sont rivés sur toi les habits qui brillent tell les mille et une nuit Paris et vraiment ma fait ma, ma, ma. comme jamais ça fait comme jamais J contrôle la leçon après si mon parcours de de Hende Katako, oui. sale petit coquette des coquettes Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué fait les Kamo, pour deux coco sur la chaussée J'suis congolais, tu vois, je j'veux dire Normatisé, maître Gimsba, convotisé Charlie Delta localisé L'embilas sont focalisés Ça paie comme Chacha, chama, Dorénavant, j'fais des jaloux J'avoue, je vis que pour la victoire à Messie La concurrence à ma vessie Du à et Hermès Zobaczmy, że chcesz Passe avant minuit Je vais te faire vivre un dream Avant sur la fille, Tes yeux sont rivés sur toi Les habits qui brillent Tels les mille et une nuit pas Ja wundę na nena dwala dos, Pa dos, ma konada. Radio Mix Flore, un max de son Dance Flore. One, Mix Flore, un max de son Dance Flore. Radio Mixfloor, un max de son Dance Floor. Radio Mix Floor, un max de son Dance Floor, un max de son Dance Floor. La sensation est phénoménale, je suis vivre en mon vif poliment, c'est le main étrange, je mets trois coups de tête, deux pour marquer un pour toucher, je la piste, y a que des fous minimales m'avait touché Tu veux une touche, je fait kiffer, tu parles de l'autre, je pas qui c'est Ma vie est faite de plaispissée, de grosses voitures de femmes métissées tu sais. Comme au Brésil les jeux sont lissés J'ai rencontré ma femme au lycée Père de famille je suis glisser c'est Mais tu sais, je n'en suis pas à mon coup d'essai. J'ai pas lâché, pas lâché, pas lâché. T'as l'air gâché, j'ai eu je me suis arraché, arraché, arraché. J'y ai cru quand ça ne voulait pas marcher. On y go, je suis pas ton leader, je suis pas ton poto. on y go. C'est juste une son, juste des photos, on y go. Tu prends spontane, tu donnes ce que tu peux. C'est juste un pisserie si tu veux. J'suis pas là pour un foul tu peux. Je suis sur le net, tu pas danser. C'est le monde bédot dans le boxer Pas forcément sur les ondes mais dans le top serve C'est le peuple qui m'a porté Le bled qui m'a forgé Même si l'avenir est incertain On avance avec fierté T'as pas de monnaie, tu connais, c'est la team Ton flow est rayé mais c'est pas l'argentine Tu n'y arriveras pas même avec créatine. Non tu n'y arriveras pas, je suis trop créatif C'est l'artiste baby, tu connais le place Toutes mes copines te diront que c'est la base Calma, calma, laisse-moi kiffer la vibe Je suis venu cracher ma rage et me barrer comme oh diable J'suis pas ton idol, j'suis pas ton pote on oh y go C'est juste du son, juste des photos on y go Tu prends content, tu donnes ce que tu peux C'est juste un pizza j'arrive si tu veux Je pars la bourrant foule et tu peux Vraiment os, vraiment os a trop de flow Je suis polygame pour abusé. C'est mon malheur abusé fais J'ai un tour de trop, mais il voit pas parce qu'il y a pas de rétro Dans le métro j'ai un tour de trop, mais il voit pas parce qu'il y a pas de rétro Dans le métro, yeah. on y go Radio Mixplore Radio Mixplore Radio Mixplore Radio Mixplore Mixplor. Mixplor. Un max de son Den Flor Radio Mixplore un max de son dance floor. This is not for your price This is all for your life Listen out for your mind You're killing me over love da, da, da. Your kisses are the only doubt I'm missing out from your lies Flore. Radio Mix Flore. Radio Mix Flore. Radio Mix Flore. Radio Mix -flore. Un max descendant Flore. Radio Mixfloor, un max de son dancefloor. Radio Mixfloor, un max de son dancefloor. Un max de son dancefloor. She ain't down with chick backstage when we in town She like men on drum. She wanna hit and run Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be B-L-A-C-K-E-Y-A-G-D -E to the E Then the A to the S When we play, you shake your ass Shake it, shake it, shake it, girl Make sure you don't break it In the scene, breaking on down for the B boys and B girls. We're in the do they think? Pump it, louder, come on, don't stop and keep me going Do, do it. it. Let's get it on, move it. Move it. Come on, where we do it. Oh. We love that Voilà, voilà. Radio Mix voilà